Le podcast Auto est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Luc désormais au micro. J'espère que vous allez bien en cette ben, longue fin de semaine de l'Action de Grâce. Il a fait super beau à part de ça. On dirait presque que c'est l'été. Je parlais justement avec mon invité de ce soir, Martin Archambault. Salut Martin. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Hein, on parlait que tu traverses ton terrain aujourd'hui en t-shirt comme si c'était l'été. Euh, Et oui, on est en train d'oublier, on ferme la piscine parce que l'hiver s'en vient, mais on a le goût de se baigner dedans. Fait que c'est un peu, euh, spécial. Ouais, ouais c'est un peu bizarre de penser que bientôt, euh, tu sais, justement, aujourd'hui, je suis en train de, de peaufiner un article sur euh, comment remiser votre auto l'hiver si vous ne voulez pas la conduire, euh, la conduire en hiver. Je pense que c'est surtout pour les voitures euh, qui sont à essence, là. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures de collection, des choses comme ça, qui la remise l'hiver. J'écrivais un article là-dessus, là puis ma photo de départ de l'article, c'est comme une tempête de neige. Je me disais, tu sais, ça s'en vient, ça. Puis là, tu regardes dehors, tu es, es mi-octobre, puis tu te dis, mais ça, d'habitude, fait plus frais que ça au mois d'octobre. Ouais, effectivement. <rire> L'été est vraiment décalé. Là. Le réchauffement de la planète, ça n'existe pas, par exemple. Ah non, non c'est un mythe. C'est un, un... un mythe, mais quand tu vas dehors en t-shirt au mois d'octobre, tu te penses que c'est peut-être, euh, c'est peut-être réel. Mais hey, s'il peut faire assez chaud euh, à l'Halloween pour les enfants, pour qu'au il, qu moins ils passent un bel Halloween, ça fait deux trois ans qu'il pleut ouais. à si haut puis qu'il fait froid. Là. Si on peut leur donner un bel Halloween une fois de temps en temps, là, euh, ça serait quand même pas pire. Fait que je le souhaite pour euh, pour cette année. Puis il commencera à neiger au mois de février, s'il si faut. Mais ça c'est pas grave. Bon. On va, se, on va se parler d'électrification des transports. On vous, avez, on, a, on vous avait donné un, un petit peu de détails sur l'émission de la semaine passée. Le gouvernement était sur le point d'annoncer euh, son plan d'électrification des transports. Bon, chose qu'on disait qu'on attendait ça de M. Poétie depuis le mois de juin, mais j'imagine qu'ils ont peut-être fait ça plus gros que c'était prévu. Ils ont peut-être voulu vraiment faire leur devoir comme il faut. Je leur donne le bénéfice du doute. Je, je m'attendais à être déçu. Euh, finalement, euh, il y a Beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Martin a suivi ça plus que moi. Martin, tu étais sur place. Ça a l'air assez impressionnant. Oui, c'était... Écoute, j'étais avec Simon-Pierre, euh, Rioux, le président de l'AVEC. On était sur place. Euh, beaucoup de monde. C'était euh, au euh, Palais des congrès. Euh, de Montréal, c'était euh, c'était assez grandiose en termes de présentation, deux gros écrans géants. Euh, évidemment, sur place, hein, il y avait le, plusieurs ministres, donc l'environnement, des transports, etc. Mais il y avait également le premier ministre qui était là. Donc, quand le premier ministre se déplace, toujours un petit peu plus imposant au niveau de la sécurité, l'ampleur, euh, puis le tout le, le décorum qui va avec ça. La télévision était là, les médias, euh, euh, les médias d'information continue, les grandes chaînes euh, étaient présents. Euh, beaucoup de journalistes, il y avait une période de questions à la fin, donc évidemment de l'espace pour euh, les, mic les micros puis aller poser des questions en avant. Donc, c'était... Euh, ils ont fait ça en grande, comme on dit. OK, c'était bien, bien fait. Puis, ben écoute... ce, que, ce que tout le monde veut savoir, <rire> qu'est-ce qu'ils ont présenté? Euh, ils ont présenté pas mal d'affaires. Écoute, euh, c'est toujours... Puis, évidemment... Euh, quand on est dans ce monde-là, le, le peu qu'ils nous offrent, on est content parce que quand il y a des, euh, des nouveautés, on saute là-dessus euh. Ouais, il, nous donne, il nous donne trois bornes, puis on est bien heureux. Ah, on est heureux, fait que si on n'est pas habitué. Évidemment, on pourrait, et ça ne c'est pas du tout l'angle que je vais aborder ce soir, on pourrait débattre entre ce qui était prévu dans le plan des euh, Pékis euh, avant qu'ils euh, qu perdent les élections, qui était un plan euh, légèrement plus ambitieux que celui qui était présenté aujourd'hui. Mais néanmoins, peu importe, là, euh, je ne comparerai pas l'un et l'autre. Je vais plutôt euh, regarder l'angle, la direction dans laquelle ça s'en va plutôt. Et puis c'est dans la bonne direction. Évidemment, s'il y en avait eu plus, on n'aurait plus plus content, ça si en avait eu moins, on aurait été moins content. Euh, puis euh, ce qui est quand même bon, et puis euh, on va faire le tour tranquillement, pas vite, des grands axes. C'est que de toute façon, il était très clair dans les présentations. Et ça, euh, je tiens à le dire parce que bon, les, les grandes lignes ont sorti pas mal dans les médias, sur les sites web spécialisés, les gens ont lu un peu, ont, ont lu, ont vu ce que c'est. Il y a eu beaucoup de beaucoup d'informations données dans les périodes de questions ou dans les commentaires. En, en mon sens, il y a des éléments hyper importants qui n'ont pas du tout sorti dans la conférence de presse comme telle, dans les annonces ou dans les, les élocutions des ministres, mais plutôt dans les questions ou dans les, euh, les... quand on était capable de les accrocher après puis de leur parler en, en privé, euh, ben privé ou quasi-privé, c'est là qu'on ouais. qu on a, on a, on a, on a eu des révélations là, puis notre réaction à moi puis mon père, c'est mais. Pourquoi il ne l'a pas dit à la conférence de presse? Bon, il me semble que c'est des éléments importants. Donc, il y a plusieurs choses qui ont sorti, mais entre autres, ce n'est pas tout. Ce qui est annoncé, c'est la première étape. Il y a déjà pas mal d'enfants dans le collimateur. Euh, puis pour vous donner l'eau à la bouche, quand le ministre Poétie a annoncé les, les mesures que je vais vous, euh, vous relater à l'instant, il a dit, en finissant sa phrase, euh, « D'ici quelques années, les gens vont se battre pour avoir des plaques vertes parce que ce n'est pas fini. » Donc, euh, il y a d'autres euh, incitatifs qui ne sont pas encore arrivés, dont au moins un qu'on semble nous dire qui va vraiment être impressionnant. On s'amuse un peu, euh, nous autres, à regarder ce qui s'en vient puis à faire des, pré des prédictions, mais on pourrait, par exemple, penser à euh, un accès gratuit sur le futur pont Champlain, par exemple. Ça pourrait être intéressant pour les gens qui sont sur la Rive-Sud ou euh, même sur Montréal qui ont traversé là, à tous les jours, ne pas avoir à payer pour traverser ce pont-là qui, selon toute vraisemblance, en tout cas amené jusqu'à présent, même si euh, les gens du euh, municipal et du provincial s'y opposent, étant donné que le fédéral a même mis sur le pont, semblerait qu'il va, il va être payant. Ben euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais là, c'est de la pure spéculation, hein? Je voudrais pas qu'on parte en peur pis qu'on prenne ça pour une annonce officielle. Est-ce que ça a été annoncé pour les ponts existants? J'ai vu ça passer à, à quelque part, je pense que c'est dans un journal local ici. Euh, il montraient un pont et il disait que les voitures électriques seront exemptes de péage ou un truc comme ça. Fait que ça n'a pas été annoncé cette partie-là. Euh, an attention, oui, ça a été, ça a été euh, annoncé sur certains ponts payants actuels. Regarde, si, si, euh, on va commencer à parler de ce qui est annoncé. Puis, puis on ira. Euh, oui, c'est ça, pour être bon. certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté. En fait, le plan était présenté sur trois grands axes, puis je vais vous les présenter dans l'ordre des, des, des, de ces trois grands axes-là. Le premier, le premier axe étant favoriser le transport électrique. Le deuxième, développer la filière industrielle. Donc, tout ce qui est euh, le développement, la recherche et développement, le, les fabricants, les constructeurs, les assembleurs, les intégrateurs alentour du transport électrique. Donc, ce n'est pas juste nous autres en bout de piste qui conduisent le, le véhicule, mais il y a toute une industrie qui y travaille. On veut développer ça dans le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est créer un environnement favorable. Euh, donc, je vais vous, vous parler un peu des annonces qui ont été faites dans chacun de ces axes-là, respectivement. Donc, le premier qui est favoriser euh, le transport électrique, cet axe-là euh, se découpe en plusieurs euh, annonces. Donc, dans, un, dans une première gamme qui est dans le but d'élargir et d'offrir un transport collectif et je souligne collectif électrique, euh, on parle d'un programme de soutien à des projets et euh, démonstrations en transport collectif, 24,5 millions, euh, c'est des bidous ça là, là pour élargir l'offre de transport électrique collectif, donc par des programmes et des soutiens à des projets en transport collectif. Donc, euh, s'il y en a qui ont des bonnes idées, de transport collectif électrique, 24,5 millions sont là et 30 millions supplémentaires dans des programmes d'appui à l'acquisition d'autobus scolaires électriques et c'est clairement écrit autobus scolaire électrique. Est autobus scolaire électrique là, on n'est plus dans, on fait des tests, on fait des essais, euh, Lyon en a mis un ou deux en circulation, on a ça, là on les garde, il y a 30 millions de dollars là, vous êtes une commission scolaire, vous avez euh, du transport à faire, il y a 30 millions de dollars à aller chercher. Pour faire l'acquisition d'autobus scolaires électriques. Est-ce que c'est des choses qui sont qui sont euh, trouvables Je dis, mettons une commission scolaire, là, dans, mettons dans mon coin, une commission scolaire des Trois-Lacs déciderait, on veut des autobus scolaires euh, électriques, Il y en a tu Oui, il y en a. Euh, il y a dix, ben en fait, dans l'autobus scolaire, il y a les autobus Ilion euh, que vous connaissez probablement. On en a parlé à quelques reprises euh, ici euh, dans ton émission. Mm -hmm. euh, euh, évidemment, ils n'en ont pas fabriqué des tonnes encore. Hein. Il y a eu des projets pilotes. Euh, ils sont construits, ils il s'en est vendu ici, il s'en est vendu ailleurs qu'au Québec. Mais, euh, tu sais, avant de mettre la... la Comme on dit, la production à Anne, il faut s'assurer qu'on a des acheteurs à l'autre bout. On est au bas, est, tout est sur le point de décoller. C'est comme un avion qui est sur le bord de décoller. Tu es, es au point où tu dis « si je veux lever, il faut que j'accélère ». Mais si j'accélère, puis ça ne lève pas, je vais me planter, tu, sais, tu comprends? Ouais. Fait que, on est vraiment à ce point-là, -là, c'est-à-dire que euh, les fabricants se disent, ben il ne s'agirait rien que j'aille une papier commande, puis là, moi, je mets machine à on. mais tant que je vois pas que je peux avoir une commande intéressante, euh, je ne vais pas me brûler les ailes, fait que j'attends un peu. Puis de l'autre côté, ben les acheteurs, ils disent, ben moi, je veux bien acheter, mais il faut que j'aille la preuve que tu es capable d'en produire assez pour mes besoins, donc, tu sais, Là, je pense que cet argent-là, c'est ça que ça va faire. Ça, tu sais, c'est une, une police d'assurance pour dire, garde, les bidous sont là, les gens intéressants de n'acheter vont pouvoir passer des commandes, fait que vous allez pouvoir mettre la machine en tu sais. on. Okay, parce qu'il y, y a une couple de pubs qui ont sorti avec euh, le, le plan d'électrification des transports. Allez voir un, il y en a un monde parfait, un petit gars qui parle de ce monde parfait avec… Euh, son chien qui parle, des choses comme ça, c'est bien. Mais il y en a un autre un peu plus tranquille où on voit de l'eau, puis on voit des barrages, puis on voit une petite fille ouais, ouais. qui débarque d'un autobus. Elle débarque d'un autobus, justement, un autobus à Lyon euh, Mais on voit un autobus qui a l'air un autobus, peut-être, qui pourrait être pour la STM ou un autobus de transport de, ouais. plus loin... Qui charge avec des espèces de, des espèces de, de, de, de un système qui va sur le toit de l'autobus qui la recharge. Ouais. Est-ce que ça, ça existe au Québec? Oui, ça existe au Québec. Ok, parce oh, oui, que moi l'ai jamais vu. Donc il y en okay. a. Oui, il y en a. Il y en avait même, euh, il y en avait même une euh, quand, quand, ils ont fait l'annonce là, dans le background, il y en avait un autobus. Oui, la verte là. Oui. Ça, j'ai vu les images du fond, parce j'ai écouté certains extraits là. Euh, OK, donc ça, ça existe, c'est achetable pour une ville ou oui, une Oui, achetable dans le sens euh, quelqu'un qui veut passer une commande pourrait en acheter sûrement. Achetable dans le sens euh, du prix, ça c'est une autre affaire. Oui, ça, ouais, c'est ça. De <rire> toute façon, personnellement, je peux pour non, pas m'acheter une autobus. Non, non, je passe pas. Écoute, ça. si je continue d'élargir l'offre de transport électrique collectif, il y a également 6.6 millions pour le soutien à la réalisation de projets pilotes pour l'électrification des parcs de véhicules de taxi. Donc, euh, les projets avec M. Taillefer et autres compagnies qui voudraient euh, faire des projets pilotes là-dedans, 6,6 millions là. Il va être content? Euh, oui, j'imagine. Il était là d'ailleurs sur place. Il, avait, il était tout sourire. Ouais, j'imagine, oui. Ça, ça, ça aide sa poche, lui. Ça aide son plan de, de, pour son, son, sa flotte de taxi. C'est sûr. Ouais. Il y a 11,9 millions pour le projet Cité-Mobilité Montréal. Euh, c'est le, le, le si je me trompe pas c'est le projet des euh, des véhicules électriques en libre service l'autopartage ou ouais, le, le, le tu peux ramasser un peu comme ou des choses comme yes. ça et il y a un 83 millions euh, pour des grands projets euh Oui, c'est ça. T'as minute. Là, je ne veux pas te dire. Oui, pour les grands projets de transport collectif à l'étude, donc système de transport collectif sur le nouveau pont Champlain, prolongement du réseau euh, de métro de Montréal et le train de l'Ouest de Montréal. Donc, on est. Tu te vois là, tout ce que j'ai nommé depuis tantôt, là, on est vraiment dans du transport collectif électrique, donc euh, du, du transport en commun ou de la façon de transporter plusieurs personnes. Puis je le souligne et je te dis pourquoi. Euh, depuis l'annonce, on entend beaucoup de choses euh, sur les médias sociaux et même dans les médias traditionnels. Je lisais dans le. La presse plus aujourd'hui, quelqu'un qui disait que le programme c'était de la poudre aux yeux parce que c'est c'est de l'argent donné encore pour du transport en solo. Euh, je trouve ça un peu déplorable que quelqu'un prenne des pages d'un grand journal, d'un grand quotidien pour parler de quelque chose pour lequel il est absolument pas au courant. Euh, en fait, le gros de l'argent s'en va pas du tout pour euh, du transport individuel. Le plus gros de la somme s'en va pour premièrement pour du transport euh, électrique collectif de un. Et de deux, euh, cet argent-là, parce que la, c'était l'argument dans l'article, c'est que le gouvernement dit qu'il n'y a pas de l'argent pour l'éducation, pour la santé, mais il investit euh, des sommes 420 millions pour euh, le transport. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de ce 420 millions-là, plus de 60 de l'argent provient du fonds vert. Donc, de l'argent qui, de toute façon, n'est pas accessible pour la santé et l'éducation. Et euh, je fais juste vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qu'est le fonds vert, c'est des, des euh, de l'argent. Donc, euh, c'est une cagnotte euh, de fond qui est principalement composé de, de, des éléments suivants, là, donc les redevances pour l'élimination de la matière résiduelle, les redevances annuelles sur les carburants et euh, combustibles fossiles, ça, ça a pris fin en 2014, mais il y a quand même beaucoup d'argent là-dedans qui vient de là, des redevances pour l'utilisation de l'eau. Les revenus provenant de la vente d'unités d'émissions de gaz à effet de serre, donc communément appelé le marché du carbone, okay. ceux qui polluent, donc, mettent de l'argent dans la cagnotte, puis ça fait grosser la cagnotte, là. Puis la tarification des autorisations euh, environnementales, quand tu payes le gouvernement pour obtenir l'autorisation de faire quelque chose au, au ministère euh, de l'Environnement, puis ça te prend un permis, ben l'argent s'en va quelque part. Tout ça, là... Ça s'est ça, ramassé dans un fonds, euh, puis il y a aussi les amendes, les sanctions administratives là, pour ceux qui ne respectent pas la loi sur l'environnement. Tout ça, ça crée un gros fonds, puis 60 de l'argent vient de là. C'est le fonds vert, ça sert à des initiatives, euh, ça a été fondé en 2006 par, avec la loi du ministère du développement durable, de l'environnement des parcs, puis ça permet d'appuyer des mesures favorisant le développement durable, plus particulièrement euh, sur le volet environnemental, Et euh, que le, le, le ministère d'environnement met en oeuvre là avec ses partenaires. Donc l'argent en grande partie vient de là. Donc c'est pas de l'argent qui a été coupé dans les hôpitaux là et dans dans, dans l'éducation comme l'article semblait le dire. Ça vient vraiment de là. Et c'est en grande partie donc en très grande partie là euh, j'ai déjà nommé 156 millions sur le 420 là puis je te juge juste sur euh, du transport collectif. Là. Ok, ouais, c'est ça. Fait que ça c'est c'est une partie du plan. Yes. On a aussi euh, toujours dans, le dans la première axe qui est favoriser le transport électrique, donc tout toutes les mesures pour mettre au point des solutions novatrices pour le transport de marchandises, donc un 12,5 millions pour des mesures de soutien des projets. En démonstration de transport de marchandises. Donc, si on veut faire des projets pilotes pour euh, du transport, donc les, les, les camionneurs qui transportent de, de la marchandise du point A au point B. Donc, ça existe aussi des camions électriques comme ça, mais on est vraiment à l'état embryonnaire. Donc, il faut faire de la recherche et développement. Il faut lancer des projets pilotes. Donc, pour des projets... Il y a 12,5 millions de disponibles, puis il y a 25,9 millions de disponibles pour des incitatifs à l'électrification dans le cadre de programmes réguliers de transport maritime, aérien et ferroviaire, transport intermodal et éco-camionnage. Donc, euh, tout ça, là, ça fait 38,4 millions de dollars. Euh, pour euh, des solutions novatrices pour du transport de marchandises. Quand on parle vraiment de développement de camions hybrides ou quelque chose comme ça, le camion qui marcherait un peu comme une volte, j'imagine tu as une partie où ce que tu roules électrique, après ça tu, tu vas sur l'essence, quelque chose comme ça, tu peux recharger. Euh, puis des camions entièrement électriques, mais j'imagine, surtout que tu commences à mettre un peu de poids dans, dans une remorque en arrière, là, ça. Ça doit paraître, hein. Ton autonomie doit descendre assez rapidement, maintenant. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, ok. C'est quand même intéressant. Un jour, on va y arriver. Oui, oui, mais c'est, c'est ça. Ça prend, comme on dit, faut partir la roue. Euh, ensuite, il y a un 115,9 millions, ça c'est le bout qui intéresse euh, pas mal nos auditeurs, je pense, qui est pour encourager l'utilisation des véhicules légers électriques, donc les véhicules comme ceux que Monsieur, et Mme Tout-le-Monde possèdent. 115 millions, je vous rappelle que pour le transport collectif, c'est à 156 millions tantôt. Euh, <rire> je le répète parce que, que j'entends des affaires. Donc, la, la, le premier montant, 2,5 millions de soutien à l'implantation de bornes de recharge rapide le long des principaux... Euh, axes routiers. Donc ça, écoutez, euh, c'est déjà commencé. Il y en a des bornes de recharge rapide, on en parle souvent, mais là on parle euh, d'une soixantaine de bornes de recharge rapide le long des axes routiers euh, et 785 bornes de, bornes de recharge euh, standard. Donc on parle là de près de 800 bornes de recharge, dont 60 qui vont être des bornes de recharge rapide pour la première phase du projet en discussion un peu plus tard. Euh, Ce qui en découle, c'est qu'il y a des projets, il y a une autre phase qui est prévue, mais qui n'a pas été annoncée, là, mais qui semble être une phase de densification des bornes, c'est-à-dire qu'on est conscient que si tout marche comme prévu, le nombre de véhicules va augmenter, la demande pour les bornes de recharge va augmenter, que là, il va commencer à, à passer à une étape dont on a déjà parlé à l'émission ici. Il euh, faut faire rajouter des bornes à certains endroits parce que là où les bornes qui sont, qui sont à un point X très achalandé pourraient ne pas suffire à la demande. Oui. Ouais, Mais... Comme j'ai vu après-midi, je ne me rappelle pas c'était où. Il y, avait, euh, il y avait trois, il y avait trois livres qui attendaient pour charger. Il y avait une livre en recharge, deux ouais. livres qui attendaient pour charger. C'est à Saint-Germain. C'était à Saint-Géron. <rire> oui, charger sur une borne rapide, je pense. Oui. Euh, la, ah la, la demande commence à être là. Instagram ouais, B, je pense. c'est ça La demande commence à être là. Oui, c'est ça. rajouter et... des autos, ben. C'est ça. <rire> ça. Ah, ben avant d'en mettre deux, faut, on va commencer par en mettre là où il n'y en a pas. Ouais. Je pense que ça, c'est ça qui était annoncé avec les 785 bornes, dont les 60 bornes rapides. Mais après ça, euh, là, tu en mets plus là où le besoin est plus grand. Ce ne sera peut-être pas partout. Il y a peut-être des endroits où euh, ça va être bien rangé deux autos. Puis il y a peut-être d'autres endroits que ça va être fréquent qu'il y en a trois sais, Fait Il faudra tenir euh, compte de l'achalandage. Donc un 2,5 millions pour des nouvelles bornes le long des principaux axes routiers. Ensuite, il y a un 5,4 millions pour le soutien à l'implantation de bornes dans les immeubles à logements multiples, dans les nouveaux immeubles à bureaux pour le stationnement sur rue. Donc là, ce 5,4 millions-là, là, il vient fesser en plein dentale du Ouais, mais moi, je ne peux pas parce que bon, tu sais, si on l'entend, là, moi, je suis dans un immeuble à logement, je peux pas. Euh, moi, je suis face à une rue, puis euh, mon, mon véhicule doit se stationner dans la rue. Fait que je ne peux pas mettre une, une borne de recharge après ma maison parce que mon, mon véhicule est toujours loin de la maison. Il y aurait un fil qui passera sur le trottoir, tu vois. Tous ces cas-là, là, il y a un 5.4 millions qui, euh, qui est pour le soutien à l'implantation de bornes euh, dédiées pour des immeubles à logement, des, puis euh, des immeubles à bureaux puis les stationnements de rue. Ok, là, on parle pas de, de borne un peu comme il y a en Norvège, je pense, où tu as une borne sur la rue, tu peux brancher ton auto, la recharge est gratuite, le stationnement est gratuit. Ça, c'est pas, ça rentre pas là-dedans, c'est vraiment pour les particuliers, là. Ouais. Je ça. reste en appartement à Montréal, je veux une voiture électrique. J'ai la possibilité d'avoir une borne Exactement. installée. Bien, de ce que j'en comprends, c'est que tu es en train de construire un immeuble à logement, par exemple, là, euh, ou un immeuble à bureau, puis tu dis garde-moi là, dans mon immeuble à bureau, je veux installer trois bornes de recharge pour mes employés. Euh, je veux que l'infrastructure soit déjà. Tu, sais, tu le construis, bien, tu peux aller te chercher de l'argent, tu peux te faire subventionner une partie de cette démarche-là. Oui, c'est bon. Euh, mise en place d'une approche concerté d'actions structurantes avec les partenaires afin d'accroître le nombre de véhicules à zéro émission. Euh, il y a un 3 millions là-dedans. Donc, des actions structurantes avec les partenaires. Donc, euh, là, c'est... On, on parle probablement là, de ce qu'on qu en comprend, parce que il faut bien comprendre que c'est annoncé comme ça, puis on a pu poser des questions à certaines personnes, mais euh, on a focusé sur le plus important, puis il y a une coupe d'affaires pour lesquelles on n'a pas nécessairement tous les, euh, les éclairages voulus, mais euh, on, va être, on va avoir des sous pour être capable de faire de la promotion et de mettre en avant euh, des, des, des, des programmes ou encore des, de la publicité ou des, euh, des événements qui ont pour but d'accroître le nombre de véhicules de zéro émission sur le sur les routes donc il y a trois millions à aller chercher là là donc ça ça fait partie des trucs sur lesquels nous autres à la VEC, on va on va tabler puis on va regarder de quelle façon et d'autres partenaires aussi on peut aller chercher des sous là okay. C'est bon. Il y a 93 millions pour le programme roulé électrique. Ça, le programme roulé électrique, là, ça, c'est votre 8 000 que vous, avez, que, que vous avez eu si vous avez une auto électrique, là, de rabais quand vous êtes allé acheter l'auto. Euh, donc, c'est la, les euh, subventions à l'achat de véhicules. Euh, 8 000 pour tout électrique, là, puis euh, ça, ça baisse là, si vous avez une hybride ou euh, tout ça. Là, donc, c'est une cagnotte de 93 000 donc, qui est reconduite. 93 millions. 93 millions. Oui, pas 93 ouais. 000, parce que ça n'en fait pas beaucoup. Non, non, 93 mais... millions, millions. excusez-moi. il oui, faut spécifier, c'est pour une voiture électrique neuve. Oui, exactement. Okay. Et euh, Oui, c'est ça, neuve, et vous... mais c'est pas juste valide sur votre première. C'est-à-dire que si tu achètes une auto électrique neuve, tu avant au bout de deux ans, tu te rachètes un, un autre auto électrique puis le programme est encore en vigueur, tu as encore accès aux 8 C'est pas ouais. un one-shot deal. C'est pas comme le rap sur une maison. Non, c'est ça. Et puis, euh, ce, ce programme-là... Quoi qu'il n'avait jamais été annoncé comme ayant une date de, de fin plus tard que fin 2016, parce que c'est ça actuellement le programme prend fin en 2016, le ministre a clairement dit que dans sa tête le programme ne serait pas retiré, donc le programme roulé électrique, tant aussi longtemps que l'objectif de masse critique de véhicules électriques et hybrides branchables ne serait pas atteint. Et je vous rappelle que, selon leur plan, le seuil critique, c'est 100 000 véhicules électriques et hybrides. Donc, pour eux, tant qu'il n'y aura pas 100 000 véhicules euh, électriques sur les routes, le programme devrait être maintenu, du moins c'est ce qui a été dit. Et euh, donc, euh, théoriquement, étant donné qu'ils ont une, une échéance pour euh, atteindre ça, selon leur plan, qui va jusqu'en 2020, on peut présumer là, que le programme du fameux 8 000, là, qui devait prendre fin en décembre 2016, devrait être tiré jusqu'en 2020, même si ça n'a pas été dit comme ça avec ces mots-là. Okay. On va le savoir de toute façon au mois de décembre ouais, 2016. Il a dit clairement, non, non, non, on ne l'enlève pas, puis tant que, tant que l'objectif n'est pas atteint, euh, on le maintient. C'est euh... bon parce que je trouve ça un peu, un peu dommage que, le, que, que cet incitatif-là disparaisse juste au moment où le monde va commencer à être intéressé de plus en plus, parce que là, on, on, est, sur, on est à la veille des voitures avec 300, 320, 350 km d'autonomie, là. Ouais, c'est ouais. là que le monde va vraiment se dire bon ben là aujourd'hui j'en ai assez pour faire minimum ma journée peut-être même deux jours sans avoir à charger l'auto ça devient intéressant à 150-160 km le monde n'a encore peur même si la plupart du monde font 60-70 80 ouais. km dans une journée là, moi je fais 110 km dans une journée puis j'ai une livre 2013 puis je suis capable d'y arriver si je ne conduis pas comme un Parfait moron. Là, t'sais, si je ne commence pas à conduire ça comme une Ferrari, ben j'ai de l'énergie bien en masse pour faire mon, ma journée. Là. Non, bien sûr. C'est ça. Mais c'est là, fait que, que ça continue jusqu'à 2020, ça va laisser le temps aux voitures à plus grande autonomie d'apparaître sur le marché et d'être disponible en quantité aussi. Parce que c'est sûr, là, là, ouais. vraiment la première année, la mettons la Chevrolet Bolt. Euh, qui va probablement être la première à sortir, ben il faut probablement faire comme la saule électrique, mettre votre nom sur une liste d'attente, puis espérer que euh, votre bol arrive. T'sais. Tandis que deux ans après, ben probablement que ça va être partout chez les concessionnaires, ça va être plus facile à trouver. Oui, tout à fait. Puis il faut s'attendre aussi à ce qu'avec le temps, le prix des véhicules descende en dollars d'aujourd'hui. Donc, dans les faits, c'est peut-être que l'écart entre un véhicule euh, à essence et un véhicule électrique va être moins grand. Donc. Si c'était aujourd'hui, là, dans d'aujourd'hui, pour que ce soit plus facile, si le véhicule électrique est 4000 moins cher, on peut penser que, au lieu de retirer le programme, mais au lieu de donner 8000, ils vont donner 4000 parce qu'ils vont juger que c'est plus 8000, l'écart, c'est 4000, tu comprends? Fait que, ils pourraient aussi, en fonction du volume de, sur les routes, donc, d'achat, de, de fabrication, qu'il y ait une baisse euh, graduelle du coût Euh, pour euh, développer puis mettre en marche ces véhicules-là, ça ouais. va se traduire par, euh, évidemment, plus, plus facile pour les gens pour euh, aller les chercher. Et là, graduellement, ce programme-là pourra baisser jusqu'à disparaître, tu comprends? Donc, c'est vraiment une ça. mesure. Faut, c est, c est parti, on appelle ça partir la roue. C'est que pour mettre la machine en marche, ça prend beaucoup d'énergie au début, mais une fois que ça va être en marche, euh, on n'aura plus besoin d'autant d'aide extérieure pour y arriver. Mais non, c'est exactement... C'est est, est, est, est, est, est quand même une technologie récente, la voiture électrique, puis c'est encore en plein développement. Le jour où ça va devenir... C'est surtout les batteries qui coûtent cher. Le jour où le prix des batteries coûte moins cher à produire, le prix des voitures va, va descendre drastiquement. C'est l'équivalent d'avoir acheté une TV HD l'année la, que ça a sorti, où une TV HD, c'était 13 000, 000 Aujourd'hui, tu trouves une télé à HD à t'sais, 200 C'est ça. Fait que la technologie avance, ça se... Ça, ça, ça rentre chez tout le monde. Plus qu'il s'en vend, moins ça coûte cher à produire parce que plus t'en produis, tout ça. Puis on trouve des nouvelles manières d'y faire. Fait qu'à un moment donné, d'ici quelques années, le prix va descendre. Est-ce que ça va venir un jour au pair avec une voiture à essence? Peut-être. Mais peut-être pas non plus. Mais s'il y a toujours des petits incitatifs. Puis il y a aussi le fait que vous, vous allez moins cher en, en énergie pour la faire rouler, en, en ouais. entretien, en tout ça, c'est toutes des choses qui se calculent. Oui, puis l'énergie que, que vous consommez, ben c'est votre propre énergie fabriquée ici euh, par des gens d'ici. C'est ça. C'est cet aspect-là. C'est propre. Oui, monsieur. Il n'y a rien que j'aime mieux, moi, qu'arriver chez nous et juste brancher ma livre <rire> au lieu d'arrêter à… Ouais. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, tu sais, mais il faut que tu la branches à toi les soir. Oui, mais ça me prend deux minutes la brancher, ma borne est juste là. » faut que je fasse un détour pour aller mettre de l'essence dedans. Exactement. Ouais. Puis là, tu échappes un peu, ça sent le swing. Ça euh... aussi, c'est ça. Assez... Je n'ai pas échappé d'électricité encore. Non, <rire> c'est sûr. Écoute, je continue dans toujours, je suis toujours dans l'axe favorisé le transport électrique. Il y a un autre 9 millions pour le programme branché au travail. Ça, c'est le programme de subvention qui fait que le gouvernement rembourse euh, la très grande majorité des coûts euh, d'acquisition d'installation d'une borne de recharge au travail. C'est déjà en fonction. Ça existait déjà le programme, mais il est reconduit, donc il y a un autre 9 millions là. On parle de 75 je pense, d'une ouais, entreprise. Oui, Donc tu as, as une business, tu as une PME, puis tu as un employé qui a une, une auto électrique ou deux, peut-être, puis toi, tu penses t'en acheter une, tu te dis « tiens, ça me prendrait une borne ici ». Ben si c'est une borne qui est… ce pas pour des bornes publiques, c'est vraiment pour des bornes pour les employés. D'ailleurs, il y a des règles là, qui font que si tu prends ce programme-là, la borne ne doit pas être accessible là, au public généralement dans le stationnement qui est réservé aux employés, qui a une guérette ou quoi que ce soit. Là. Donc, normalement, elle devrait être réservée ou, ou, en, ou alors ça y prend une carte, c'est euh, une carte de proximité, mais réservée aux employés. Okay. Et puis, il euh, faut que ça soit comme ça pendant deux ou trois ans. Là. Je, pense, je pense que c'est trois ans. Là. Je ne vais pas vous dire de mentir, mais c'est deux ou trois ans. Après ça, Euh, on peut la rendre publique donc euh, je, je donne un exemple moi la ville de Sainte-Julie ici ils ont, euh, ils ont fait l'acquisition de bornes du circuit électrique, bon c'est pas là-dedans là, c'est dans, dans un autre programme euh, donc on s'est joué au circuit électrique on a acheté des bornes, on a des bornes mais on a fait installer une à l'hôtel de ville pour les employés mais on l'a tout de suite fait installer avec la structure du circuit électrique Mais dans une portion du stationnement qui, est pas, qui pour l'instant, n'est pas accessible, puis c'est une, une carte, ça prend une carte spéciale pour la faire fonctionner, il n'y a que les employés de la Ville qui vont pouvoir l'utiliser, parce que celle-là, elle était subventionnée par le programme branché au travail, mais dans deux ou trois ans, ben, euh, ils vont la reprogrammer sur le circuit électrique standard, puis Monsieur, et Madame, tout le monde pourront l'utiliser avec sa carte là, pour le déballer. Avec sa carte de circuit électrique, exactement. Non, que ça, il y a 9 millions euh, qui est euh, qui est pour ce programme-là, là, pour les entreprises, pour faciliter encore une fois là, la, la la recharge. Moi, j'en je euh, ai parlé à mon boss. J'essaie d'en faire un rester. <rire> C'est ça. As... Regarde, moi, mon boss. Euh... C'est la compagnie d'électricité, tu sais, puis je n'ai même pas, moi, fait que ça va bien, hein. Où <rire> je suis, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux? Il y a, on a installé dans certains bureaux, mais c'est des, des bornes du circuit électrique, donc euh, ça prend la carte. Là, le, le principe de brancher au travail, c'est vraiment des bornes qui sont normalement accessibles gratuitement, là. Ce n'est pas des bornes du circuit électrique, c'est des bornes gratuites, donc les gens, euh, c'est l'employeur qui paye l'électricité, autrement dit. Ouais, ouais, pour ce que ça coûte. Ouais. Ensuite, il y a un autre 3 millions pour l'expansion du réseau de circuit électrique. J'en ai parlé tantôt. Donc, d'ici le 31 décembre 2016, on veut 60 bornes de recharge rapide, puis 785 bornes euh, au total en service. Puis évidemment, il faut soutenir euh, les milieux municipaux qui veulent faire le déploiement euh, de sites de recharge, parce que ce n'est pas parce qu'on dit que je veux une borne là que c'est nécessairement facile. Il y a de l'infrastructure, il faut amener l'électricité jusqu'à ces points-là, parfois à cause euh, de servitude, puis de... Bon, euh, tout dépendant, c'est une borne normale, une borne rapide. Euh, ce n'est pas le, le même, euh, la même tension, le même courant qui va être tiré. Ce n'est pas la même circuiterie. Donc, il y a toute une infrastructure. Puis, les villes ne sont pas toujours familières avec ça. Donc, il faut être capable de les soutenir. Si on ne veut pas qu'il y ait l'impression que c'est tellement compliqué qu'ils n'embarquent pas, il faut les aider un peu. Donc, pour les aider et pour l'installation et la mise en service des bornes, il y a un 3 millions. Donc, tout ce que j'ai nommé depuis le début, ça totalise 310,3 millions pour l'axe qui était favorisé, le transport électrique. Bon. L'autre axe maintenant, le deuxième axe qui est développer la filière industrielle. Donc, vous le comprendrez, c'est tout accroître le potentiel de recherche, euh, toute la filière technologique, l'émergence des, euh, des nouveaux trucs développer l'industrie du transport euh, pour qu'elle soit euh, compétitive sur les marchés mondiaux. Donc là, pour tout, pour tout cet axe-là, il y a 86 millions, dont 52 millions pour intensifier la recherche et le développement et l'innovation des PME. Il y a un 4,75 millions pour soutenir la commercialisation et l'exportation des produits novateurs. Donc, euh, on fait des autobus, sont bien bonnes. Euh, donc, euh, tantôt, on a dit qu'il y avait euh, un 156 millions pour euh, la, développer des, du transport, euh, des autobus scolaires. Mais il y a un autre 4,75 millions pour les aider à la commercialiser et l'exporter. Okay. Donc, euh, si on veut en vendre en Norvège, par exemple, ben, il y a des sous-là pour les aider à l'exporter. Donc, que ce soit des appuis au secteur de l'électrification hors Québec puis de produits novateurs en Québec. 4,75 millions pour ça. Il y a un 30 millions pour stimuler les investissements, soit du soutien au projet d'investissement lié à l'électrification des transports puis soutien à l'implantation d'entreprises étrangères au Québec. Donc, si on a besoin, de, je sais pas, d'une technologie X puis il y a une entreprise étrangère qui en fabrique puis qui va venir s'installer ici, ben il y a des sous aussi pour les aider. Donc, on a un 30 millions pour stimuler les investissements. Donc, tout ça, euh, ce que j'ai nommé là, là, donc le 52 millions pour la recherche et développement, 4,75 pour soutenir la commercialisation puis le 30 pour stimuler les investissements, 86 euh, millions de beaux dollars pour euh, l'AXE, développer la filière industrielle. OK, c'est bon. Ça veut dire qu'une compagnie qui construit un autobus pourrait avoir deux types de subventions. Subvention ouais, pour, pour ben, rechercher puis une subvention pour la, ouais, la commercialiser. c'est comme hors Québec, ouais. Non, ah, c'est bon. Le dernier axe, qui est l'axe créer un environnement favorable, cela c'est de mettre en place l'environnement propice au transport électrique et faire de l'État québécois un exemple à suivre. Ça, là, si je vous fais un parallèle, c'est de dire, tu sais, quand on dit tout le temps, ouais, mais en Norvège, ils ont ci, ils ont ça, ben, qu'est-ce qu'ils ont en Norvège? Ils ont mis en place un environnement favorable. Donc, tous les incitatifs, là, que vous avez commencé à avoir, là, je vais vous en parler, ben, c'est là-dedans, là, ça fait partie de ça. Donc, c'est d'être capable de dire, hey, c'est hot au Québec, ils ont fait ça, puis ça, ça favorise vraiment le fait que les gens vont aller vers l'électrification. Outre, on en fabrique, puis euh, on met de l'argent disponible, puis des rabais pour l'acheter, mais est-ce qu'on, une fois qu'on a le véhicule qui est disponible, puis qu'on ne l'a payé pas trop cher parce qu'il y avait un incitatif Qu'est-ce qui est mis en place pour que ça soit trippant de se promener avec un auto électrique? Donc, euh, cet axe-là, ça se, ça se divise en différents, dans différents angles. Donc, donner l'exemple que ce soit par l'électrification du parc automobile gouvernemental. La première affaire, c'est que ce serait bien le fun de prêcher par l'exemple. 15 millions de dollars pour aider le gouvernement, les différents ministères à faire transformer, quand possible, bien entendu, une partie de leur parc automobile vers des véhicules électriques ou euh, hybrides branchables. Puis, l'implantation de bornes de recharge publiques dans les édifices gouvernementaux. Okay. Donc, 15 millions là. Puis chez par l'exemple, c'est quand même possible. Oui, c'est ça. Ben, ouais. effectivement, puis c'est euh, je pense que c'est pas bête là, tu sais parce que si tu dis que c'est bon, ça marche puis ça va bien, il faudrait que, premièrement, ça veut pas dire de de vendre les autos qu'on a là, mais quand tu renouvelles des voitures de toute façon, ben peut-être en tenir compte dans ton choix au renouvellement, tu sais. Ouais. Un autre 8,6 millions pour la promotion des véhicules électriques et l'action gouvernementale. Donc, ça, c'est l'élaboration de stratégies de communication gouvernementale et mise en œuvre du plan d'action. Donc, il euh, faut communiquer que c'est là ces mesures-là puis ces programmes-là. Il faut être capable de, de, de, de faire en sorte que les gens se tournent Vers euh, les programmes qui sont disponibles. Il faut soutenir également les initiatives de sensibilisation aux véhicules électriques. Je ne peux pas te dire que cette affaire-là s'est tombée dans l'oreille d'un sourd là, parce que les initiatives de sensibilisation aux véhicules électriques, l'AVEC fait ça depuis son jour 1, en fait. C'est un, un peu votre but. Oui, c'est ça. Donc, il y a un 2,6 millions là. Donc, euh, tout ça, c'est tous des moyens de créer un environnement favorable. Il y a aussi des moyens d'intervention. Et ça, ça c'est là que ça devient euh, intéressant et que ça, ça a fait jaser pas mal dans les derniers jours. Accès privilégié des véhicules électriques aux voies réservées où, où le covoiturage est permis. Donc, c'est une, une initiative du de ministère des Transports. Et euh, donc, ça veut donc dire qu'à partir euh, de maintenant, les véhicules électriques peuvent rouler sur euh, les euh, voies réservées qui étaient Euh, anciennement réservé au covoiturage donc il euh, y a, y a une, un tronçon de la 15 là sur la rive nord le Laval, la Laval rive nord qui est comme ça il euh, y en a sur euh, la, la 112 il y en a sur euh, la 132 il y en a sur euh, euh, bon la 15 je l'ai dit il y, y, y a différentes routes où Il y a une petite pancarte, là, puis tu ne pouvais pas être tout seul dans ton auto. Je pense ça. la 13, là, sur un petit bout, mais je ne suis pas certain, Chose certaine, ouais. et là où c'est possible de le faire, il y a maintenant un logo de, tu sais, le fameux logo de voiture électrique, là, la petite voiture avec un rond qui fait le tour, mm -hmm. donc euh, un petit logo vert, donc il est disponible, il est présent actuellement sur les euh, voies réservées. Généralement, c'est réservé pour les, euh, les taxis, les autobus, puis le covoiturage, là, puis euh, tu vois le, le, le petit logo, là... Euh, pour dire qu'on a le droit de rouler là. Donc, c'est une initiative qui ne coûte rien, en fait. C'est des initiatives qui ne demandent pas. Ben, ça a coûté les pancartes là, de mettre le logo sans pancarte. Je dis dire, pas c'est pas des sommes qu'il faut aller chercher, mais c'est des initiatives qui ont pour but de créer un environnement favorable. Il y a la révision du code de construction pour prévoir l'installation de bornes de recharge dans les constructions résidentielles neuves. Donc, on s'est rendu compte que parfois, le code de la construction était euh, fait de façon à ne pas faciliter l'installation de bornes de recharge dans, certaines, dans certains types de constructions. Donc, Il va y avoir un ajustement des normes au niveau de la régie du bâtiment euh, pour favoriser ou faciliter, je devrais dire, l'installation de bornes de recharge dans les constructions résidentielles neuves. Il va y avoir une modification au code de sécurité routière pour permettre aux véhicules à basse vitesse de circuler sur les chemins publics. Les véhicules à basse vitesse, là, on parle des. Euh, tous les modèles de véhicules comme euh, Euh, la Twizy et euh, tout ça, ben évidemment, pas sur, sur l'autoroute. Si ça roule 50 km/h, ça n'aura pas le droit de rouler sur, euh, sur la, la 20 ou la quinze. Oh, ouais. euh, pour rouler, par exemple, dans, à l'intérieur d'une ville, euh, ben, actuellement, ces véhicules-là, les, les lois euh, pour leur permettre de circuler ne sont pas encore adaptées. Donc, il euh, va y avoir une mise en œuvre de modification du code de sécurité routière pour accepter ces véhicules-là maintenant. OK. C'est bon. Moi, Modification du Code de sécurité routière aussi pour euh, réglementer l'accès aux espaces de stationnement prévus pour la recharge des véhicules électriques. Donc, il y a certains endroits où il y a des bandes de recharge, euh, mais que les véhicules y ont n'y ont pas accès euh, pour plein de raisons bonnes ou mauvaises. Donc, il faut s'assurer que les, euh, le Code de la sécurité permet l'accès à des espaces de stationnement pour les, euh, les bornes de recharge, même si normalement ce type de véhicule-là n'est pas supposé aller à cet endroit-là. Donc, pour aller se charger, il ne faudrait pas que ce soit illégal d'aller dans une portion d'un stationnement pour aller se charger, même si normalement ton véhicule n'a pas à y aller. Là. Okay. Modification du programme de compensation du carburant diesel pour les autobus scolaires, donc il y a déjà des programmes en, en route qui, qui, qui existent là, pour euh, la compensation du carburant diesel, donc ils vont être modifiés pour tenir compte des euh, véhicules électriques. Mise en place de mesures visant à soutenir la planification urbaine favorisant l'écomobilité, donc programme de développement durable des collectivités et diffusion d'outils d'aménagement destinés aux municipalités. Donc, on va mettre en œuvre des mesures pour aider la planification urbaine, c'est-à-dire que tu designes un parc, tu designes un nouvel, euh, euh, sur un nouveau terrain, l'hôtel de ville ou quoi que ce soit, puis donc Tu vas penser ou tu veux penser là-dedans. Euh, déjà, inclure l'infrastructure pour être capable de mettre de, des bornes de recharge. Bien, on va t'aider, on, on va te soutenir dans ton développement et ta planification urbaine. Là, je parlais de… Dans, ça peut être même sur des rues. Tu refais ton centre-ville, par exemple, puis tu dis, moi, je veux qu'il y ait des bornes de rue dans mon centre-ville. Donc, euh, il y a un design à faire. Il faut planifier tout ça correctement. Donc, il y aura de l'aide… Euh, ministériel pour ça et l'adoption de nouvelles euh, orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui favoriseront l'électrification des transports. Tout ce que j'ai nommé là, c'est les trois axes avec euh, ce qui s'en euh, vient. Il, ça n'a pas été dit là-dedans, mais pour le programme de subvention à l'achat, donc le 8000 pour les autos, maintenant les motos sont, sont euh, reconnues également. Donc, si vous voulez vous acheter une moto électrique, je ne peux pas vous dire le montant du rabais, là, ça n'a pas été mentionné, mais on nous a confirmé que les motos feraient maintenant partie des véhicules pour lesquels le rabais à l'achat euh, va s'appliquer. Ah, ça va devenir intéressant ça aussi. Ouais. Oui. Donc là, j'ai fait un peu les, les grandes, grandes lignes. Là, puis pour, pour closer tout ça, parce qu'évidemment, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que ça donne quand même, euh, ça dresse la table. Vous voyez que ce n'est pas juste euh, subventionner de l'achat de véhicules, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est encourager l'utilisation, c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour que les technologies puissent se développer, qu'on aille vers le transport collectif, qu'on fasse de recherche et développement, qu'on exporte, qu'on stimule des investissements, qu'on forme la main d'œuvre. Euh, qu'on donne l'exemple, qu'on favorise l'environnement. Donc, c'est vraiment très, très, très, très, très vaste, même si dans la, la télévision depuis à peu près, une, depuis vendredi passé, on parle évidemment juste des, <rire> de l'accès gratuit sur les, euh, les, euh, les ponts payants, donc euh, les, les voies réservées. Puis, euh, ça, ça ajoute à ça, puis ça va répondre à ta question. Hein, tu me parlais de ponts tantôt. L'accès euh, va être gratuit pour le pont de la 25 puis okay. le, le, le tronçon de l'autoroute 30 qui était payant là, ouais. euh, ça aussi ça va être gratuit et les tous les traversiers provinciaux. Donc euh, évidemment c'est pas le, le traversier pour s'en aller, euh, je sais pas si tu pars du nouveau Brunswick euh, ou <rire> quelque chose, de, ça, ça, ça marche pas là. Donc euh, entre, par exemple traversier de Sorel ou euh, traversier de, je sais, dans le bout de Saint-Marc sur Richelieu, il y en a un aussi là. Bon ben ces traversiers là seront gratuits pour les véhicules électriques. Bon. Ça, ça commence à être pas mal de stock. Ouais, monsieur. Euh, oui, monsieur. Il y a il d'autres choses là-dedans? Parce que là, il euh, y a aussi euh, la loi zéro émission. Oui, bien en fait, c'est là, là que je m'en allais. C'est que euh, tout le long des, euh, des speeches des différents ministres, euh, la loi zéro émission n'a pas été euh, abordée. Euh, si ce n'est dans certains mots, certaines phrases qui laissaient résumé que peut-être ils parlaient de ça, mais la question a été posée à la période de question par quelqu'un et, euh, et de toute façon dans la documentation qu'ils nous ont remis, c'est assez clair. Donc, euh, ils veulent plus d'offres de véhicules électriques par la mise en place d'une approche concertée d'action et structurante avec les partenaires ainsi que les autres administrations gouvernementales afin d'accroître le nombre de véhicules zéro émission, les démarches entreprises traduisent la volonté du gouvernement d'implanter une norme zéro émission au Québec. C'est écrit noir sur blanc, dans les, ben en fait bleu sur blanc, dans ouais. les documents euh, du gouvernement. Euh, tout ce que je vous ai dit, à, par ailleurs, si vous voulez aller lire et aller chercher un peu plus d'informations, transport électrique au pluriel, là, transport avec un S puis électrique avec un S, tout d'un mot, transportélectrique.gouv.qc.ca. Vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur les grandes lignes du programme, Euh, les objectifs à long terme, donc les 100 000 véhicules, les 745 bornes de recharge, les 5 000 emplois, les 500 millions d'investissements privés, les 1 000 véhicules électriques en 2020 euh, par rapport au parc gouvernemental, là, le gouvernement lui-même par l'exemple. Donc, tout ça, c'est là-dedans. Vous avez beaucoup, beaucoup de, euh, de trucs. Puis pour ce qui est de la, la, la norme zéro émission, ben là, c'est sûr que ça, nous autres, ça nous a allumés, euh, comme on dit, euh, euh, comme si on venait de se faire brancher sur une borne à recharge rapide. Hein? Là, c'est sûr qu'on veut, on veut être présent parce qu'on est bien conscient que ça, ça a pris beaucoup de gens par surprise. Euh, quelques jours, que, quelques semaines auparavant, il euh, y avait eu des discussions qui ne laissaient pas du tout, euh, qui, qui ne nous laissaient pas présager que cette annonce était pour avoir lieu, ce qui avait pour effet de rassurer les manufacturiers automobiles, mais qui les a fait sursauter euh, pas nécessairement positivement quand ils ont entendu ça. Il faut bien comprendre que pour les manufacturiers, c'est une contrainte assez importante parce que la, les lois zéro émission sont des, sont des lois euh, qui euh, forcent les manufacturiers à produire, à diversifier l'offre et aux concessionnaires à, à maintenir un certain pourcentage de leur offre de, de véhicules qui, qui, qui soient soit électriques ou euh, hybrides branchables. Donc, euh, en fonction des marchés, des régions et tout ça, ce n'est pas tous les, euh, les concessionnaires qui sont très heureux de se voir obligés d'offrir certains véhicules que eux n'auraient pas choisi dans leur offre. Ça explique le fait qu'on n'ait pas cette loi-là, pourquoi aujourd'hui, tu peux aller chez un concessionnaire, euh, peu importe la marque, là puis... Euh, Qui, évidemment, chez un fabricant qui, euh, qui fabrique des voitures électriques, tu vas chez un concessionnaire de, de cette bannière-là, puis euh, dans une ville, tu en as des véhicules électriques, dans l'autre ville, tu n'en as pas, puis, bon, bien sûr, il y a des concessionnaires qui, il y, y a des choix de dire qu'on va concentrer les véhicules électriques chez certains concessionnaires plutôt que d'autres, mais il y a aussi des concessionnaires qui choisissent sciemment de ne pas en avoir parce qu'ils trouvent ça bien de trouble, ouais. ou encore, qui entrevoient négativement l'arrivée des véhicules électriques entre autres au niveau euh, du service euh, après-vente qui est à peu près nul un véhicule électrique. Tu n'as pas, pas beaucoup d'entretien, tu pas beaucoup de bris. Euh, donc, euh, pour toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons, ben, ils ne voient pas tout ça d'un bon œil Euh, certains sont pour les véhicules électriques mais ne veulent pas se faire imposer. Euh, Puis là, je ne porte pas de jugement, là, ils ont leur raison, mais quoi qu'ils qu sont d'accord et qu'ils en ont, qu'ils en vendent, ben, ils ne veulent pas nécessairement se faire imposer une quantité ou certains quotas par rapport au nombre de véhicules qu'ils veulent, qu'ils pourraient offrir versus ce qu'ils offrent présentement. Donc, c'est pas, c'est un, un peu une lutte, là, c'est un peu un bras de fer euh, entre les euh, gens qui font la promotion du véhicule électrique, qui veulent la loi zéro émission, et j'en suis, bien entendu, et les fabricants et les concessionnaires qui, eux, sans être nécessairement contre les véhicules électriques toujours, ne sont pas toujours chauds, chauds, chauds à l'idée de se faire implanter cette norme-là. Ils ne veulent pas être obligés d'en avoir, s'ils ne veulent pas en avoir. Oui, c'est en plein ça. Là, est-ce que la loi, est-ce que c'est une norme, c'est une loi, est-ce que ça va obliger… Vraiment, les constructeurs à nous offrir un véhicule électrique s'ils si en ont euh, dans leur... Dans, pas dans leur inventaire, mais s'ils si en offrent ailleurs. Je regarde un petit peu de côté euh, la Fiat 500E qui n'est pas offerte au Québec, mais qui est offerte en Californie puis en Oregon, je pense, dans certains mm -hmm. états. Euh, mais ici, on ne l'a pas. Euh, Est-ce que ça va forcer Chrysler à être obligé d'offrir Euh, la Fiat 500 électrique ici, on n'est pas rendu là encore parce qu'on s'entend la plupart des constructeurs offrent quelque chose, hybride, branchable, hybride, euh, c'est offert chez la majorité des manufacturiers. Chrysler n'a rien ici euh, au Canada puis il n'a pas vraiment grand-chose à, à part la Fiat 500e, il a rien d'électrique dans leur gamme de produits. Euh, t'sais, Nissan a la Leaf, Ford a la Focus électrique plus les fusions puis les, euh, les fusions puis le C-Max Energy qui est hybride hybride branchable, euh, je veux dire t'sais, Kia a une hybride ils vont s'en venir avec une hybride branchable dans l'Optima, la plupart ont des produits, Chevrolet à la Volt à la Spark qui, qui est vendue maintenant chez les concessionnaires que tout le monde peut aller acheter s'ils veulent, il y a la Bolt qui s'en vient, donc tu sais la plupart des constructeurs ont quelque chose, mais Tu sais, ceux qui n'ont rien euh, en vente ici ou rien du tout, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? C'est-tu spécifié? Euh, en fait, c'est. il faudrait regarder les textes de loi, c'est une bonne question. Là. Ce que tu ce que es en train de dire en clair, c'est si une, une bannière en a pas, en, en fabrique pas actuellement de voiture électrique ou électrique branchable, vont-ils être obligés d'en designer et d'en offrir une? Euh, C'est une excellente question. Si on commençait juste par rendre disponibles les véhicules qui sont fabriqués, qui existent, pensons, euh, je ne sais pas moi, à la e-golf. Exact, euh, c'est une de ceux que j'ai pensé. Euh, elle est disponible pas plus loin qu'au Vermont, juste ouais, à côté. À l'autre bord, bord de la rue. Euh, écoute, ça prend une heure et demie d'auto, es rendu là, puis il y en a. Euh, pourquoi qu'elle est pas disponible ici? Surtout euh, quand on parle de Volkswagen, s'ils veulent refaire leur image un peu par rapport à l'environnement, il me semble que ça serait un geste à la fois simple et euh, tout à fait... Comme, comme on dit, tu sais, quand tu répares une erreur, mais par là où t'as pêché, c'est toujours plus... Euh, C'est ce qu'on appelle faire amende honorable. Il me semble que ce serait quelque chose de simple et pas trop compliqué à faire. Donc, juste que ce soit disponible quand il y en a puis qu'elle existe, ça serait déjà beaucoup ou qu'ils en tiennent en inventaire d'une quantité suffisante pour que les gens l'achètent sans se décourager. On a parlé encore une fois souvent à l'antenne ici de, des problématiques d'approvisionnement, par exemple de la Kia Soul. Mm -hmm. euh, les gens qui se tannent d'attendre, d'être une liste d'attendre dans des mois puis des mois puis qui finissent par acheter un autre modèle, parce que l'envie de rouler électrique est plus grande que le désir d'attendre la disponibilité du véhicule, alors que dans le cas de la Soul, tu as un concessionnaire qui na sans problème, l'autre que ça prend deux mois, puis l'autre que ça prend six mois, tu sais, c'est quoi la logique, là, tu sais, à un moment donné, c'est un peu tout ça aussi qui fait que les, ces lois-là euh, font en sorte qu'on met en place la. la, la, la c'est un peu comme dans un processus de fabrication, c'est l'approvisionnement parce que là, tu regardes le plan que je vous ai présenté tantôt, avec tous les axes qui sont là, là, rêvons un peu 30 puis disons-nous que ça marche, là, puis que ça va marcher, puis que le monde embarque, puis euh, bon, tout le monde, est, OK, c'est correct, il y a un mouvement qui s'accélère, même si c'est déjà là, là mais l'accélération se fait encore euh, de façon plus accentuée, et là, les gens en veulent les véhicules électriques, mais là, est-ce que les manufacturiers et les concessionnaires sont capables de répondre à cette demande-là au moment où on se parle Euh, ça va en faire de la demande, là. pas juste sur les bornes de recharge, mais sur l'approvisionnement de véhicules aussi. Donc, c'est un peu tout ça, c'est une crainte qu'on a depuis longtemps, de dire que tant aussi longtemps qu'on ne forcera pas un certain volume, une disponibilité, bien, ça va être difficile d'atteindre tous les objectifs qu'on a. Donc, la loi zéro émission, c'est un peu ça aussi, c'est de dire, on rend les véhicules disponibles, d'une part, mais d'autre part, c'est de forcer euh, un, un changement de proportion entre le, la quantité de véhicules à essence versus la quantité de véhicules électriques. À partir du moment où, euh, je ne sais pas moi, un concessionnaire donné aurait 10 de son inventaire en véhicules électriques euh, au lieu de 1 ben c'est sûr que tu risques d'envoyer en, sur les routes un ratio de véhicules électriques qui est de plus en plus grand. Donc, graduellement d'inverser le balancier là, euh, de, de l'essence ou des énergies fossiles vers l'énergie électrique. Donc, c'est la base de cette chaîne-là qui est l'approvisionnement. Puis pour des raisons évidemment financières et euh, de méconnaissance parfois aussi, bien, on a l'impression qu'à la base, il y a un petit peu de résistance. Puis c est, c est, ces normes-là, tout en essayant de rétablir des ratios un peu plus euh, proches des objectifs qu'on se vise, on pourrait faire par la bande forcément de, comme on dit, tordre le bras un peu aux manufacturiers pour aux concessionnaires pour s'assurer de la disponibilité des véhicules. Est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu est euh, Astérix et les Gaulois? On est-tu la seule province au Canada qui s'intéresse à ça? J'ai lu entre les branches, parce je n'ai pas suivi ça autant que toi, que l'Ontario t'a intéressé peut-être ouais. à embarquer. Effectivement, il y a de l'intérêt du côté de l'Ontario, la Colombie-Britannique aussi. Évidemment, l'électromobilité au Canada, c'est le Québec… Puis après ça, c'est la Colombie-Britannique puis l'Ontario. On est les trois seules provinces significatives. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais c'est à, à quasi 100% des véhicules électriques, c'est euh, ces trois provinces-là, puis 50% C'est ici au Québec. Donc, forcément, oui, l'Ontario euh, a de l'intérêt. Nos voisins du Sud aussi, hein. De plus en plus, euh, même l'État de New York a, a manifesté de l'intérêt. Euh, le Vermont, ça fait longtemps. Euh, bon, tu sais, les, les, les, la Nouvelle-Angleterre, en général, là, sont assez pour ça. L'Ouest, euh, la Californie, évidemment, font partie de, de différentes coalitions et ont déjà des lois à zéro émission. Mm -hmm. Donc, on ne sera pas les premiers sur la planète à embarquer là-dedans. Mais si on regarde le vers où on s'envoie les objectifs qu'on se donne, on a clairement un profil de de de de nation zéro émission. Là, t'sais, tu tu le compares avec la Norvège, tu, on est vraiment dans la foulée là, avec ce qui vient d'être annoncé de ces états-là au niveau de notre positionnement par rapport aux énergies fossiles. Donc, c'est une cohérence en fait. C'est un levier de plus pour nous aider à atteindre les objectifs. OK. Puis pour, pour finir là-dessus, penses-tu vraiment que c'est ça qui va faire que d'ici un an, on va voir des e-golf sur le marché québécois? Ben, si la loi passait, euh, je pense que oui, ça aiderait à en avoir, là, je, je suis pas en train de te dire que s'il y a pas ça, il pourra pas avoir de e-golf, là. Ça, ça tu sais, peut-être que dans deux, trois semaines, euh, Volkswagen vont nous annoncer en grande surprise que la Golf électrique va être disponible au, au ouais, Québec. Au ouais, Canada, on, va, on va être bien contents, là. Pour en avoir parlé une couple de fois avec les gens chez Volkswagen. C'est pas leur plan. Non. Non. non mais, mais il y a ben des, je te dirais que les événements des dernières semaines, Euh, viennent, viennent de faire euh, bousculer grandement leur plan. Oui, peut-être. Euh, ouais. Fait que là, il va falloir voir les impacts que ça peut avoir, mais c'est sûr que si eux ne bougent pas de leur plein gré, euh, une loi comme celle-là viendrait forcément euh, euh, tordre le bras des, des entreprises par rapport à la disponibilité des véhicules, et oui, ça pourrait rendre disponible. C'est le but, c'est d'accroître l'offre, Donc, euh, qu'il y ait plus de modèles, de disponibles, puis que pour les marques et les modèles disponibles, y a, on soit capable de s'approvisionner puis d'avoir de l'inventaire. Parce qu'actuellement, c'est très frustrant. Les gens disent, c'est pas normal que mon concessionnaire me dise qu'il ne peut pas en avoir alors que... 200 km plus à l'est, euh, il y en a un non plan à côte, tu sais pourquoi pourquoi c'est comme ça là c'est des fois on a le même problème d'une province à l'autre aussi, il y a des véhicules qui sont difficiles à trouver ici, mettre un concessionnaire euh, dans une autre province qui lui en a euh, tu sais tu as ça avec internet, hein? tu peux euh, tu peux tu peux faire des recherches puis constater de la disponibilité de certains véhicules à des endroits puis mettre les euh, les concessionnaires face à certaines euh, Certains, certains états illogiques par rapport à la, la distribution puis l'accessibilité des véhicules. Il y a des choix aussi qui sont faits. Hein, en même temps, c'est des business, là, moi je les comprends, ils sont là pour faire de l'argent, puis ouais. euh, ils font les choix en fonction de ce qu'ils croient être les meilleurs moves à faire par rapport à business qu'ils ont. S'ils ne croient pas qu'ils sont capables de vendre un véhicule, c'est normal qu'ils ne stockent pas le, la cour arrière de ce véhicule-là s'ils sont persuadés qu'ils en vendront pas. On a aussi notre mot à dire, nous autres, là-dedans. Là. C'est pour ça que c'est important de Cognant à la porte quand tu veux un véhicule, dis bonjour, je suis intéressé par tel véhicule, l'avez-vous, non, je ne l'avait pas. Ah, ben c'est dommage, je suis intéressé, puis après ça, ben que le mot se passe, puis si ton beau-frère, ton oncle ou un membre, un autre membre de, de ton association euh, allez, recogner à même porte, parce que si le premier cogne, puis qu'il n'a pas, puis après ça, il passe le mot à tout le monde, puis personne ne va recogner à la porte. Concessionnaire lui est persuadé que dans l'année, il y a une personne qui a cogné, fait qu'il y, y a juste une vente qui a perdu, tu comprends, parce qu'elle l'a pas. En réalité, c'est peut-être bien plus que ça. C'est pour ça qu'il faut le laisser savoir. C'est important que le, la bannière qui a, qui réussit pas à avoir des véhicules, qu'elle sache. Qu'elle puisse voir ou constater les, les discussions qu'il y a l'entour du fait qu'il hey, y en a du monde qui en veulent, puis ils sont déprimés, de ne pas capables d'en obtenir, puis ils vont soit l'acheter ailleurs ou soit qu'ils changent complètement de modèle. Fait que ça, c'est une vente perdue, tu comprends? Ouais. Mais, mais tant ou si longtemps qu'ils ne réaliseront pas ça, ils vont rester avec cette vieille perception que. Puis on l'a encore entendu. Moi, je l'ai entendu en conférence de.. après la conférence de presse vendredi, interviewé un concessionnaire qui disait Ben, moi, j'en tiens pas vraiment, j'ai pas de demande bien, ça se peut qu'il n'y ait pas grand monde qui soit allé frapper à sa porte pour en acheter, parce que c'est possible que le mot se soit passé qu'il n'y en a pas aussi. Hein? Parce que c'est un petit monde, le monde de l'électromobilité, puis on les connaît, les concessionnaires, on sait ceux qui ne l'ont, on sait ceux qui ne l'ont pas. Dans ceux qui ne l'ont, on sait ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, dans le sens qu'ils connaissent ça, qu'ils connaissent moins ça. Ouais. Les, ça se passe, c'est un. Maintenant, avec l'Internet, les, les consommateurs savent ce qu'ils veulent, ils savent où l'acheter, ils, ils connaissent quasiment le nom du vendeur avant de rentrer dans la boîte, puis ils savent qu'ils veulent parler avec Michel ou avec Stéphane, parce que Stéphane, ça fait cinq qu'il vend, puis tout le monde est bien content, tu sais. Il connaît ça. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour du, du plan du gouvernement. On va attendre euh, plus de, de détails dans les prochaines semaines. J'imagine qu'on va apprendre des nouvelles choses. Si la loi va, euh, est présentée, j'imagine que des bonnes choses capables. je verrais mal le PQ euh, revirer une loi zéro émission, aux autres qui poussaient pour ça avant de perdre le il Non, il, il, il était là, hein, sur place, 100%, ouais. là. puis euh, il était, il était euh, par rapport à cet élément-là, il était pour, là, hein, les ré, leur réaction était positive par rapport à l'intention de loi zéro émission, ça, il n'y a pas, euh, pas d'erreur là-dessus, fait que je ne penserais pas que ce serait le, le PQ qui, qui bloque ça, non, euh, évidemment, donc... Euh, J'ai comme l'impression que si c'est déposé, puis là, ben rien... Tu sais, le, les documents officiels disent « Les démarches entreprises traduisent la volonté d'implanter une norme zéro émission au Québec. » Ça ne dit pas euh, « On va le faire cette année euh, dans six mois. » Mais évidemment... Pour en arriver là, je pense que ça prend, ça va prendre des tables de discussion avec toutes les parties prenantes puis s'assurer qu'on s'aligne par rapport aux bonnes façons de faire, aux meilleures façons de faire comme ça s'est fait partout dans le monde, tout en se donnant la, la flexibilité d'adapter comme ça se fait aussi ailleurs en fonction de notre réalité euh, locale. C'est-à-dire qu'il y a certaines grandes règles d'une loi comme celle-là qui sont assez universelles partout, mais les modalités d'application doivent venir tenir compte de la réalité dans laquelle on est. Puis cette réalité-là, au Québec, n'est pas la même qu'en Ontario, par exemple. Parce que même s'ils sont intéressés en l'Ontario, eux autres, ils, ont, ils en fabriquent des chars à côté de nous autres. là. Ouais. C'est sûr que... Euh, Passer une loi comme celle-là, du point de vue politique, ça n'a pas le même impact en Ontario que celle-là au Québec. Mais ça, il faut le comprendre, c'est bien normal. Si on passait une loi qui ne euh, favorise pas l'électricité, euh, on serait premier à s'y opposer, parce qu'on en fabrique puis on la vend, puis on a l'impression que c'est notre joyau. Mais eux autres, c'est un peu la même perception qu'ils ont par rapport au véhicule. Donc, si tu passe une loi qui pourrait avoir un impact euh, négative, du moins euh, en première vue pour eux. C'est sûr que ce n'est pas très vendeur maintenant. Cette loi-là, ça ne dit plus qu'il faut arrêter de faire des autos. Là. Ça dit juste qu'il faut offrir des autos Euh, qui sont à zéro émission. Donc, il n'y a rien qui empêche euh, qu'il y ait des usines qui fabriquent des autos zéro émission en Ontario. Hein. Donc, une loi comme celle-là peut être un tremplin. En tout cas, peut être certainement un point de départ de réflexion par rapport à comment on s'organise pour le futur, euh, sachant qu'on a encore des autos à essence pour longtemps, mais que la proportion d'autos électriques va graduellement, euh, au fil du temps, augmenter versus les autos à essence. Ben ne serait-il pas le temps de commencer à fabriquer aussi, peut-être plus modestement, mais aussi des véhicules zéro émission en Ontario. Donc, une loi comme celle-là, à ce moment-là, ne serait, euh, serait pas à impact négatif seulement, pourrait être un impact positif aussi. Yeah, ça serait bon, on va suivre ça. On va finir euh, vite vite avec euh, Mitsubishi qui a présenté un, un SUV 100% électrique ben, qui va le présenter au salon de Tokyo. Oui, euh, effectivement, le Mitsubishi EX, un, qui est un SUV 100% électrique. Euh, écoutez, ça serait une présentation qui serait faite au salon euh, de Tokyo. La VEC va avoir un représentant qui va être là-bas, d'ailleurs, euh, François Viau. Euh, J'espère qu'il pourra jeter un coup d'œil à ça, nous prendre des photos et nous les envoyer. Euh, donc, c'est un, un concept multisegment compact, là, à deux portes euh, pour cinq passagers, euh, système de conduite, trois modes, euh, un pour le automatique, un pour rouler dans, dans du, du gravier, puis un autre pour rouler dans la neige. Donc, j'imagine que c'est le système de conduite assisté. Là. Euh, ça a une batterie de 45 kWh. Euh, Et puis, ça roule avec deux moteurs électriques de 70 kW euh, l'équivalent de 94 chevaux là, pour un combiné de 188 chevaux. Donc, euh, on parle quand même euh, d'un battery pack euh, qui est presque trois fois plus petit que le que 16 kW de la petite Imiève, Là Du côté de l'autonomie, on parle d'à peu près 400 kilomètres. Euh, annoncé, théorique, là. Celui-ci, ça, c'est celui-ci que c'est. Ouais, c'est ça. 250 à, 250 à 300. À 300 euh, nord-américain, là. Qui si Ce qui est quand même pas si Ce qui euh, est quand même pas si Donc, c'est un véhicule qui est dans l'allure, euh, mon Dieu, à quoi on pourrait comparer ça? T'es es, es bon euh, les étudiants? Ça a l'air d'un mix. En tout cas, le devant ressemble beaucoup à un produit Lexus. Là, ouais. Avec une espèce de grille en forme de rasoir en avant. Mais la calandre, c'est la calandre classique Mitsubishi. Là, euh, pas large, plus allongée. C'est pas super beau. Mais regarde, euh, Mitsubishi ne m'a pas habitué dernièrement à des beaux produits. Euh, je suis prête à peut-être prendre quelque chose d'un peu moins sexy. C'est pas lail, mais un peu moins sexy pour quelque chose de plus euh, tu sais, d'électrique, de 4x4, de plus fonctionnel que peut-être une petite auto. Ouais. Euh, ça ressemble beaucoup à un mix entre peut-être un Ford Edge ou euh, comme look, là, pas nécessairement comme grosseur, mais un Ford Edge mélangé peut-être avec un, un Lexus, un VUS Lexus. L'arrière euh, ça, ça ressemble beaucoup à, à un Ford Edge, ou peut-être. Un, un Range Rover Evoque, le, le derrière arrondi un peu. Euh, ce n'est pas affreux. Le devant n'est pas tellement beau. De côté, c'est ouais, bon un peu côté, plus beau. Ouais. Euh, quatre portes, donc euh, des portes suicides en arrière, selon ce qu'on voit, une porte régulière en avant. Ouais. Euh, des sièges sport. Là, mais ça, c'est sûr, c'est un concept. Ça va ouais. changer. La vitre arrière a de l'air passablement petite. En tout cas, j'aimerais ça m'asseoir dedans et regarder la, la, la visibilité qu'on a dedans. Euh, je sais que le pare-brise avant est, est supposé être avec de la réalité augmentée. Euh, je ne sais pas si ça va être le cas, mais c'est ce qui est annoncé en tout cas. Là. Euh, donc, euh, projection d'informations dans le pare-brise euh, quand, quand on utilise le véhicule, là, des ouais. alertes. Puis tout la navigation fait, dans le pare-brise, ce ouais. ne serait pas fou. Ouais. Mais, euh, ça, puis, Tu sais, l'arrière, c'est drôle parce qu'il a l'air d'avoir deux pots d'échappement fictifs. Deux, ouais, fictifs, effectivement. Ah, c'est 100% ci. électrique, hein. Ah, c'est ça. Il y a comme deux pots d'échappement. Ah, Une batterie de, de 45 kWh, là. Tu sais, faut, faut juste, tu sais, regarder ce qu'on a actuellement comme type de, de batterie sur nos véhicules, là. Euh, c'est quand même intéressant, là. C'est, je sais pas. Si en termes de comparaison, d'autonomie et tout ça, comment ça va se comparer par rapport euh, à, par exemple à la Bolt ou euh, un véhicule comme ça, mais c'est vraiment, c'est un 5 places, hein, il s'est vendu comme étant un 5 places. Oui, ouais, il y a cinq sièges. C'est très, en tout cas, ça m'apparaît très prototype pour l'instant, s'il euh, y, y en a un de présenté euh, sur place là, au salon de l'auto de Tokyo ben, on va pouvoir en, en savoir un petit peu plus, là. Ouais. comme je disais tantôt si on va de avoir des vraies photos ou en tout cas euh, qu'on puisse s'asseoir dedans ou regarder un peu là, les, les caractéristiques euh, un petit peu plus définies, à ce monde-là euh, souvent avant le lancement officiel ou en tout cas les, les vraies présentations il y a beaucoup beaucoup de spéculations puis euh, Ça, les, les, les informations varient un peu là moi ça c'était la première fois que j'en entendais parler je n'avais jamais entendu parler là avant euh, cette semaine donc euh, pas ouais. beaucoup plus d'informations mais juste de savoir que c'est en, en design ça se prépare un SUV 100% électrique de Mitsubishi le EX Euh, donc euh, à suivre 28 octobre au salon oui, de Tokyo euh, ça, je, je sais que Mitsubishi euh, mise beaucoup sur l'électrification de leur flotte, euh, soit hybride branchable ou hybride, il y a un, y a un Outlander hybride euh, rechargeable qui s'en vient l'année prochaine il est déjà disponible en Europe, ça a l'air que c'est euh, mi figue, mi raisin comme on pourrait dire c'est moyen euh, mais là on parle de 100% électrique ça va peut-être être un un peu mieux, on verra, on verra ce que ça donne. Mais Mitsubishi ont besoin de faire quelque chose, puis tu te frappes un grand coup au moment donné pour un peu changer la mentalité que les gens ont d'eux autres. C'est c'est une compagnie qui s'en va là. Euh, tu sais, ils, ils ont ils ont ils ont la la dernière euh, Lancer Evolution est sortie, le modèle le modèle n'existera plus. Ils ont tué l'Eclipse. La, la Lancer n'a pas été renouvelée depuis 2006 presque. Tu sais, le modèle n'a pas changé. Ils sont beaucoup VUS, mais encore là. T'sais... Ils ont, ils ont de la misère. C'est le temps qu'ils relèvent leurs manches puis qu'ils sortent quelque chose d'un peu différent. Puis ça, ça pourrait être ce qui pourrait les remettre un peu sur, euh, sur la map. Là. Mais on verra. Plus de détails le 28 octobre. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Yes. Bon, ben c'est beau, Martin. On va finir ça là-dessus. Si euh, les gens veulent te rejoindre, euh, comment font-ils cela? En m'écrivant à Martin, et ils peuvent aussi passer par le site web de l'avec, le www.aveq.ca. Oui, tout ce qu'on a parlé ce soir et, euh, ben, ce soir, aujourd'hui, sur le podcast que vous écoutez, est, est disponible sur le site de l'avec. Donc, allez, euh, www.aveq.ca. Puis, euh, vous allez voir, c'est toute euh, tout la donne. Des fois, peut-être, recherchez dans les nouvelles un peu plus vieilles, parce que, par le temps que vous allez voir, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses de sortie, là, puis il y a des nouvelles informations qui sortent à peu près. À tout, tout les, tout, ben au moins tous les jours. Enfin, des fois, ce qu'on a parlé, ça se retrouve peut-être dans les événements un petit peu plus vieux, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Vous, vous pouvez aller perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à lire des articles sur ouais. le site de l'AVEC. Il, il y a énormément de stock On ne le, le perd pas, on l'investit. Ok, on l'investit, <rire> mais des, des forums et tout ça, là, il y a plein d'affaires là-dessus. Oui, monsieur. Puis pour ce qui est des, euh, des, des incitatifs, là, on travaille, ça va probablement être prêt en début de semaine. On va avoir une page sur le site qui va toujours être là, là dans les onglets en haut, là, dans l'information qui n'est qui est pas dans les nouvelles, là, mais qui est plutôt dans l'information accessible par les, les menus, une page qui va, qui va faire la synthèse de l'ensemble des incitatifs euh, en fonction au Québec, puisque le ministre semblait dire qu'il y en aurait d'autres qui s'en venaient aussi, là. donc on va avoir toute une page de ce qui est en fonction et de ce qui s'en vient, ou en tout cas qu'on présume qu'il va être en fonction avant longtemps, donc les, les gens pourront avoir leur juste en temps réel sur le site. Super, puis moi si vous voulez me rejoindre, c'est euh, sur Twitter, c'est Ascalazormo, il y a le compte du podcast auto qui est à podcastauto, vous pouvez nous écrire à lepodcastauto à gmail.com, puis vous pouvez me lire euh, sur le site euh, de Kijiji, blog, le blog de Kijiji qui est fr faire kijijiblog.ca dans la section euh, véhicules si vous avez des questions vous voulez nous, euh, nous jaser, euh, Twitter disponible, sinon euh, écrivez-nous un petit courriel on va se faire plaisir de vous répondre donc là-dessus je vous dis merci beaucoup puis je vous dis ben, à la semaine prochaine, bye tout le monde bye